Unité 2, leçon 2, phonétique. Écoutez et répétez. Las Vegas. Tu es à Las Vegas. Moi, je suis à Paris. Quand je vais à la banque. Tu vas au parc. Quand je suis au bureau. Tu vas au casino.